On est prêt Yes. Mouche-tu là? Non, ça va. C'est fini. Là. Oui. vous avez un problème, nous avons un podcast. C'est Frédéric. <rire> Par Bouchy, en compagnie d'Antoine Vézine. Salut. Frédéric. Jean-Philippe Durin. Salut. Frédéric. Et... Mathieu Boubou. Ça me fait... P... C'est... Ah, bou... <rire> bon. Tout croche. Ah, <rire> boulet, 127, oh! messieurs. Ah, G 3, pas. Mm -hmm. Et dans deux podcasts, on est au bar Les Passages. Oui! oui c'est ça, 129? Mais oui, oui, c'est ça. Oui, ça. Mais, euh, oui, oui, le 18 juillet, Et on bien. se retrouve au bar Les Passages... Euh, qui est sur Rachel, au coin de... Parc-la-Fontaine. Montana, genre, dans ce coin-là? Non, euh, Montana, euh, Pas loin est de ça, la banquise, non. là. Au coin euh... de Paris. Hein? C'est pas Paris. Paris. Oui. Non. C est, c est la, la ville, non? Oui, c'est ça. Sur le plateau. C'est ouais. <rire> euh, Non, c'est ça. Donc, de euh, toute façon, vous avez reçu l'événement Facebook. Facebook. Mmh. Oui. oui. Acceptez, partagez, faites tout cela. Événement Viraliser. viral. J'en dis partagé. Oui. Oui. Mmh. Ah! Ah! T'as pas dit... Oui, ouais, j'ai dit, j'ai dit. D'ailleurs, dans le guide de Ulysse, hein, mm. ça a été mentionné que cet événement-là, pas de problème, live, est vraiment un, un bon endroit pour amener une date. Hein, mm -hmm. Parce que oui, a... tu peux comme regarder le niveau du mot de la personne. Les trois filles de sortie de filles ont dit la même chose. Oui! Hein? Varda, Rosk, ils vont tous venir ce soir. Oui, oui. mais ils arrêtent ça, non? J'ai compris qu'ils arrêtaient. Mm. Et tu me l'apprends. Donc, messieurs, <rire> pas de problème podcast où on présente, euh, on prend un de vos problèmes, un problème d'auditeur, oui, et on... On utilise on... notre charisme pour <rire> y répondre. <rire> on lui fournit des solutions possibles, <rire> des loufoques audio. ou <rire> euh, très à propos. Mm -hmm. Et euh, je vous rappelle les règles du jeu. <gasps> euh, donc, euh, si vous êtes dans un pro pas de problème party en ce moment, euh, vous avez une bière dans les mains. Ouais. Quand on dit problème, vous prenez une gorgée. Quand Antoine euh, nomme un pourcentage, vous prenez une gorgée. 84%. Oui. Quand euh, moi je dis Twitter, vous prenez une gorgée. Quand Jean-Philippe dit chou, vous prenez une gorgée. Quand on parle de crise et opportunité, vous calez votre bière. Et quand Mathieu parle de caca, tu cales et tu cries faites qui pète. Voilà. Ah, c'est bien bon. Ça. De yeah, ah, je devrais mettre ah. les règles sur Twitter. Ben oui, ah, sur vrai. Toi là. ça. Twitter! Twitter! Ah, yeah. Bon, alors, cette semaine, le problème nous vient de... Le Rémi Vachon. Oh, Banjo, notre ami. Banjo-Bouchon. Banjo. Banjo. Le voici le problème. Banjo. Banjo. Veux-tu lire avec une petite voix sensuelle, jamais de la guitare? Non. Donc... T'en mettra pareil. toujours des difficultés. Non, euh, j'ai l'impression d'être euh, les, les deux humoristes là, qui font de la revue. <rire> voilà. en <rire> euh, même temps, un personnage comique en même temps. <rire> José puis <Pilon. rire> euh, j'ai toujours de la difficulté à choisir dans ce monologue. <rire> ouais, ouais, ouais. oh. J'ai toujours de la difficulté à choisir lorsqu'on m'offre un grand éventail de choix. Mmh. Par exemple, lorsque je veux choisir euh, louer un film, pardon, j'arrive jamais à me décider sur un autre film et je perds un temps fou à hésiter. Le même problème se présente au restaurant. Je regarde le menu et je n'arrive pas à me décider. Et même quand je me fais croire que j'ai fait un choix, j'imagine, je me retrouve souvent à changer le choix que j'avais en tête à la dernière minute lors de la commande et le regretter ensuite. Oh. Partout où on m'offre trop de choix, je finis par tergiverser éternellement. S'il vous plaît, pas de problème. Que dois-je faire pour arriver à faire des choix? Mm -hmm. Merci, Banjo. Mm -hmm. PS, j'adore la voix d'Antoine. Oh! Non, non, non, inventé, inventé. Il non, non, aime. non, il a mis ça, toi. Ouais, um, <rire> Antoine? Oui? Depuis quand ça existe, les choix? Les choix, mais c'est une bonne question en fait. C'est un peu la patate chaude philosophique. Oh, le pire, c'est que beau, Banjo, je pense, c'est un prof de Les philo. philo hein? Ah ben voilà. Ben beau. écoutez, c'est ce grand tandem entre le libre arbitre et le déterminisme. Oh. Ultimement, est-ce qu'on choisit vraiment, ou est-ce que ce serait seulement une impression Dans le mm -hmm. sens où le déterminisme, euh, poussé à son extrême limite, on pourrait prendre un individu puis dire analyser son profil psychologique, oui. ses influences extérieures, tout ça et dire, ben «Voici, je suis capable, à la minute près, de déterminer tous ses choix mm -hmm. de toute sa vie. » Impossible. Déterminisme. Déterminisme. Ah ben, il y en a qui disent que ce serait peut-être possible. Mm -hmm. Ou sinon, est-ce que vraiment, on est habité d'un libre arbitre, donc, est-ce qu'on fait vraiment des choix? OK. Mm -hmm. ouais, un, oui, c'est embêtant. c'est comme euh, le, le, le, le destin. Puis, euh, Exactement. J'allais dire la même chose. Maître de son destin. Oui, ouais, c'est ça. À quelque part. Ouais, ouais. Non, mais c'est Si c'est fait d'avance ou... Ou si c'est être... Non, c'est ça, mais à l'échelle humaine, tu sais, écoute, si on prend le hasard, là, pour nous, ce qui paraît du hasard, en fait, on prend ultimement le calculer. Donc, quand tu lances un dé, ouais, pour ouais, nous, ouais. c'est du hasard, mais euh, peut-être pas aujourd'hui, mais... Tu si sais, tu prends tous les dés qui ont été lancés dans le monde jusqu'à maintenant, t'es capable de dire, ben, il y en a eu... Oh. Oui, mais aussi tu as des ordinateurs assez puissants qui vont calculer toutes les variantes qui rentrent en jeu. Mm -hmm. Tu as 84 caméras qui filment le, le mouvement de ton bras, puis tout ça, ils font la pression atmosphérique, le, le plastique, la terre, ils font. Ça va être un 6, clac clac clac, c'est un 6. Oui, mais sont-tu capable d'évaluer toutes les, les variantes, les variables? Euh, tu sais, de faire. Parce que des fois, on ne sait pas, Il y a peut-être des fantômes. Non, mais c'est ça, mais tu sais, on, on le voit, ouais, par, ça, exemple, ça, frère, on voit ouais. par exemple avec euh, la météo, il ouais. n'y arrive pas encore, tu sais, il prévoit quelque chose euh, au-delà de 24 heures. Mais, mais ça va oh, dans mais plusieurs métiers ronde, professionnels, euh, tu sais, l'actuariat en soi, pour nous, on ne comprend pas les données de cette affaire-là, mais ça se calcule, tu sais, assez facilement. Oh, là, oui. Les assurances. Mais mais ils sont pas ce l'idée, tu où où les, les, les, les, les hommes de la préhistoire voyaient du hasard ou des dieux, des patentes. Ouais. Aujourd'hui, on comprend. Mm -hmm. Est-ce que ultimement nos choix... Écoute, on, on l'explique parfois. Là, tu on annoncer, as choisi ça parce que... Mm. Tu sais, toutes les avancées en, en psychologie ou, euh, ou mm. autre. On mm. Donc, dans le fond, pas de choix. Ouais. Peut-être. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Je... Souvent, on va être placé euh, dans cette situation-là ouais. par au restaurant. Hein, le menu? En, en fait, oui. tout le temps, des choix. Oui, oui non, dites, mais je veux dire, mais... des choix plus. Tu il sais, tu... ah, y a une grande ça... partie, c'est ton vrai. cerveau hein, qui, qui qui fait ça. Euh... mais J'ai l'impression, je ne sais pas si vous êtes d'accord, qu'il y a des choix, il y a des fois où tu hésites pour vrai, puis il y a des fois où c'est pas tout à fait vrai. Mm. Tu sais. Il y a des fois où tu hésites au restaurant, tu dis quelqu'un, choisis pour moi, prends ouais. ça, non, non, je vais prendre l'autre affaire. Ouais, ben, tu, sais, tu le savais à la base, ouais. tu as juste besoin de la confirmation. De, vrai. Tu sais. Fait que baser ta décision sur quelqu'un d'autre, allez voir un inconnu ou que le vidéo faire ces deux films-là lequel je prends. Prends lui. Non, non, je vais prendre l'autre. C'est vrai. Choix va sortir, pour la personne. Mais c'est là que la vraie décision <rire> va ouais, sortir. Là, vrai. Ouais. Mais c'est ça, mais là tu fais. tu fais. Ah non, je vais prendre le contraire de ce que tu dis. Puis je vous aime pas. <rire> c'est ça. Vous m'inspirez pas confiance. Mais, mais physiquement, est-ce qu'il y aurait des limites aussi? Euh, euh, ce, les, les choix, ce serait une partie du cerveau qui est dédiée aux fonctions. On est surveillé. Aux fonctions exécutives. Mm. Et euh, ça, ça prend une source d'énergie particulière qui serait limitée dans mmh. une journée. Mmh. Donc, si tu as ah, beaucoup non. de choix à faire, à un moment donné, un la moment région du cerveau, qui est responsable des fonctions exécutives, serait plus capable de, wow. de, de, de, de participer ouais, à l'exercice. Demander ton choix, c'est « fuck it ». Oui, exactement. <rire> Justement, tu vas voir le gars du vidéo, tu fais ouais, « hey, lui, il a l'air d'un con ». Peu importe ce qu'il dit, euh, je prends l'inverse. Mais Donc, euh, il reste que, je pense que ça peut s'entraîner, parce que c'est drôle que l'avion passe… J'ai eu l'occasion de, de, de, de tourner avec un, un contrôleur aérien cette année. Oui. Et ces gars-là, ils, ils font, font des choix, là, tout le temps. Ils font des choix, là, puis pas à peu près, tu sais, puis des, mort, de, de vie ouais. ou de mort, puis ça n'arrête pas, là, click, tout le temps, click, tout le temps, tout le temps. Puis même qu'ils euh, ont une petite salle pour, euh, relaxer. pour relaxer, Exactement, puis, là, il y a une s'écrit facile là-dessus si vous êtes trop stressé, puis, ah tu mais... Intéressant. Mais là, j ai, j ai, quand j'ai vu ce gars-là, j'ai fait, mais toi, là, au restaurant, tu dois faire... C'est ça joueur. je veux... Ou peut-être qu'il se permet. Ouais, c'est sorti. C'est À terre, ah ouais. venez dans 5 minutes. La plus petite échelle. Mais là... faire un stage avec un contrôleur aérien, ah, c'est peut-être des... une solution possible. Ah, ah, intéressant. La ah. plus petite échelle, un aiguilleur en télé, c'est pas pour ouais, rien que ouais. c'est l'emploi le mieux payant en, en télé, parce que c'est mm. tof à faire. C est c est, choisi, des choix, des, les des choix, des, des, les choix, des, des choisi, les choix, des choix. Des choix sans arrêt, sans arrêt. puis la réussite d'un gala, elle repose entièrement sur toi, toutes les affaires en direct. Mais les réalisateurs aussi, des fois, ils font des Ça arrive qu'ils le font. OK, 2, 2, 3, 4. Exactement. Mais les aiguilleurs professionnels, ils font ça dans les moments à importants. Ouais. Les autres, c'est souvent différé, j'ai l'impression, quand c'est un réalisateur. Mais ouais. tu penses pas que, genre, pendant le, le gala, l'aiguillère, il fait juste... Ah, il est sur Facebook, là, ça. <rire> ouais, c'est ça. Mais ça, c'est en live, mais un monteur, tu sais, qui doit choisir parmi les roches ah, aussi, a oui, vraiment choix. des choix à faire. Puis, des fois, il se fait des banques d'options, là, tu sais. « OK, là, j'en suis à huit options. Qu'est-ce que vous aimez là-dedans? » Puis, c'est intéressant, c'est un métier qui... De choix. Mais ça me fait penser Mathieu, toi ouais. en pub là, souvent on a eu oui. l'occasion de faire des voix avec toi et oui. puis on t'en fait là. Ouais, vraiment beaucoup. Oui, moi t'sais, je okay, j'ai je, je, je... dire plus de même, plus de même, plus de même, puis à un moment, tu faut que tu choisisses, mais j'ai quand même un métier qui qui, qui m'oblige à faire beaucoup de choix. J'ai beaucoup des choix, c'est notamment des rendus de comédiens, euh, des mots beaucoup aussi, ouais. des ah, fois c'est ouais, tout hein. pareil, mais On dirait qu'il faut trancher. Puis il faut pas avoir peur de, de se tromper, je pense. C'est comme de. C'est comme hein? du got, la date de l'instinct. Mais ouais. pas, tu sais pas Mathieu, juste pour dire. Je pense que ça revient à l'affaire qu'on dit souvent d'impro impro qu'il n'y a pas de mauvaise idée. Ouais. Il y a juste du bon développement d'idées. Oui, et c'est bien dit. Puis ça, je pense ouais. que c'est la même chose. Peu importe la décision, il y a moyen de bien la développer. Exactement. Mais euh, Quand quand j'ai eu l'occasion de me faire coacher par euh, Didier euh, Lucien. ouais oui. <rire> avant le match, j'ai dit. Bon, euh, si on n'a pas une, une bonne idée dans le caucus, là, ben prenons la pire. Ah, c'est Parce bizarre, que la ouais, moyenne... Qu donc, dans tes choix, si tu t'es pas <rire> allumé <rire> sur quelque chose d'incroyable. C'est ça que je veux. Tu prends le pire, puis ouais, là, t'assumes bon, et t'apprends de cette expérience-là. J'adore ça. C'est ouais, vraiment aussi, un bon je... point. C'est ouais. très intelligent. Et je pense que y moyen peut-être de se brancher sur son cerveau profond. Euh, le euh, même auteur que... Reptilien? Le... Ah, je sais pas. Le même auteur de... que... Peter. Ah ouais, lui, ça, ça a été un succès, ça. Oui. Euh, Tipping Point, je vous en parle régulièrement. Oui. Le même auteur a écrit ⁇ Don't think, blink. Ah, ⁇ ouais. ne, ne réfléchissez pas, euh, clignez, clignez les yeux. yeux. Okay. Dans oui. le sens où la très, très grande majorité des décisions qu'on prend dans, dans la vie ne sont pas au niveau conscient, mais au niveau inconscient. Wow. Notre cerveau fait un énorme travail et fait plein de choix mm. constamment pour nous. Là. Si toi, tu es concentré sur une affaire bien précise, eh ben, ton cerveau, il prend tout le reste, puis il choisit, puis il classe, puis il fait des patates. Il faisait cet exercice-là. Avez-vous euh, cinq minutes? Oui! Ouais, un paquet de cartes bleues, un paquet de cartes rouges, genre... Les rouges! Et là, <rire> l'idée, c'est de faire le plus de points possible. Okay. Euh, dans les bleus, tu fais un petit peu de points, mais okay. des fois il y a des, des, des, des gros euh, malus, là, des moins beaucoup. Dans les rouges, tu fais des gros pointages mais des gros malus. Là. En tout cas, je me souviens pas. Il mm -hmm. y a clairement un paquet qui est mieux clos. dans ah, les rouges. Mais l'idée c'est qu'on s'aperçoit, tu prends un bleu, tu prends un bleu, tu prends un rouge. Au bout de dix cartes, les gens comprenaient le setup puis ils faisaient ah ben c'est les bleus les meilleurs, j'arrête là. Mm -hmm. Je prends juste des bleus. Tu sais. tu essaies. après 10 cartes tu fais ah, ok c'est clair, mm -hmm. je comprends le pattern Mais ils s'ont aperçu quand il branchait des électrodes puis tout ça, qu'au bout de cinq cartes à peu près, euh, le cerveau avait déjà compris. Était prise, oui. Ouais. Il y avait les mains moi, tout ça, quand il allait vers le mauvais paquet de cartes, il y avait des hey. hésitations, des tremblements, il faisait. Ton cerveau, lui, avait déjà compris. Ah ouais. Après cinq cartes, il a fait, c'est le bleu qu'il faut prendre tout le, le temps, mon qui gars. Là, toi, tu pas. continues, tu astines un peu avant de comprendre, mais ton cerveau, lui, avait déjà fait ce travail-là. Hmm. Il y a moyen. Mais tu le disais, tu sais, les, les, les contrôleurs rien qui s'entraînent ouais. de faire, ben, de puiser cette force-là, de faire, non, non, mais la décision est là quelque part, je l'ai déjà. Tu disais, on veut juste Et la confirmer a... des fois mm -hmm. euh, avec le, le, oui. le, le vendeur oui. de, de vidéos, on veut. Mm. Mais c'est là, c'est là, il y a Puis, un gros bout de fait. Antoine, tu sais, ce que tu parlais En termes d'une énergie qu'on serait vidé à la fin de la journée, est-ce que donc nos choix sont plus éclairés le matin? Est-ce que quand on choisit bagel au lieu de muffin anglais? Quand on dit la nuit porte conseil, prend? par exemple, il y a tout un travail dans le cerveau ouais. qui se fait de, de fragmentation, puis tout ça, c'est pour ça que les rêves sont un peu étranges. Mm. On fait beaucoup de ménage, mm. mais c'est aussi que on le sait, c'était plus concentré puis plus en forme, nécessairement généralement tu vas faire des bons choix. Donc, mm -hmm. mais on parle choix de choix pratiques. Après c'est des choix midi, artistiques, c'est une autre affaire. Oui, non, oui. Mais tu fais ouais. choix l'après-midi, à... choix... tes écrits pour le lendemain. Ah, choix important le matin, ouais, ouais. choix artistique le soir tard. Mais, mais euh, le choix de la raison, il y a toujours le vrai. hasard hein? Euh, Oui. mais il y, y a une application qui s'appelle Heads or Tails. c'est tête qui qu'on qu peut trouver, mettre sur son iPhone. Et dans euh, dans les commentaires sur cette application-là, il y a... <rire> Mota, ever. Mota qui écrit « I normally think twice before putting something this big into my iPhone because the disk, disk space space is limited. » Puis en tout cas, il, faut, <rire> il dit « 100 mégapits pour un, une application comme ça? Absolutely not! <rire> » Donc, c'est peut-être pas... Mais générer du hasard, Mais tu sais la fameuse... Euh... <rire> <rire> la boule là. Oui, c'est que la boule là, puis là est ça euh, non mais toujours traîner ouais. un dé aussi parce que des fois tu as plus qu'un choix. Oui. Tu, tu, tu limites à 6 ou tu fais des un dé, mais c'est un livre là, tu sais, être capable ouais, de produire ouais. du hasard toujours, alors, ça pas ouais, être ouais. le fun. Quand on a à choisir entre deux alternatives, croyez-vous dans la liste des pour et des contre vous autres, tu sais là. Ah ouais, ça c'est de la merde. On dirait que c'est de la merde ça. Mais il y a toujours un pour ou un contre qui va Qui tout ça, qui fait do, tout débalancer ouais. bonum ex omnibus malum ex uno oh, c'est ça fait je disais c'est du latin le bien et euh, bonum ex omnibus le bien est entier malum ex uno le mal n'est qu'un ça prend juste une affaire négative dans une patente ah pour ouais, euh. mmh. tout dérailler ah, ah tu vois, oui alors, cette personne là est super est intelligente est jolie mais elle sent la merde bah c'est terminé On a été confronté à ça depuis très longtemps. Euh, Aristote. Mm -hmm. Aristote, lui, euh, il se disait la chose suivante. Que la nature euh, euh, tend naturellement à faire ce qu'elle doit faire. Mm -hmm. Ça paraît abstrait. Donc, que nos cerveaux tendent naturellement vers la vérité. Ah, qui fait pipi? <rire> non, que je parle! Euh... Donc, si nos cerveaux tendent naturellement <rire> vers la vérité, ouais. ce qui paraît vrai pour tous, la plupart, Les sages ou la plupart d'entre eux ont des bonnes chances d'être vrais. Wow. Hein? <rire> Ton cerveau, s'y est fait pour reconnaître non, la je vais vérité. S'il y a plein de monde qui pense une affaire, il mm. y a des chances que ce soit vrai. Mm. C'est ce que Descartes ouais, ouais. a fait aussi. Descartes, dans son ouais. discours de la méthode, il explique quand il a visité, il disait Ben, là, ça n'a pas une méthode pour fonctionner. Puis il disait Ben, je vais. Je vais euh, ce que la plupart des gens euh, pensent, ben je vais adhérer à ça. Comme ça, je vais m'en sortir. Ah. Euh, juste pour clarifier, Aristote, c'était un des personnages dans euh, Le Village de Nathalie, c'est ça? Non, non, Aristote, c'est une... Harry, Harry Potter. Ah. C'est Harry Potter. C'est le professeur de Jean Claudin qui joue Aristote. Ah, OK. Aristote. Okay. Mais euh... suis oh, Aristote! Le se choix se qui n'existe pas! Créer son choix! <rire> non, non, mais Aristote. C'est Aristote! C'est plus drôle! Qu'est-ce Qu que ça arrive? J'ai mélangé! Aristote ah. et Aristote! Ah. Ok. Non, non, je l'avais pas vu mais venir. Mais le choix ouais, qui n'existait ouais, pas... Vois, ouais, mon cerveau, fonctionne en pas bonne, Une des Depuis l'université de, de Nancy. Ah. Ah. Oui. Le bon, choix qui n'existe pas... Ça pris deux heures, mais... <rire> ça valait la, la peine. Oui. Ah, bon, bah, le choix qui... Rémi, est... je te propose le choix qui n'existe pas ce jour. Tu sais, tu, tu laisses une journée. Là. Tu fais, tous les choix que je fais aujourd'hui, je dois les inventer. Tu sais, on me dit, pile ou face, non, je choisis la tranche. Alors on me dit, tu peux prendre le trio, tu ou le trio euh, tel euh, au restaurant. Tu non, C'est ça. <rire> non, mais tu pousses, tu sais, tu pousses, ouais. tu, tu pas pousses pas un peu pour trouver ouais. ta solution. Des frites au ouais. Moi, Moi, la grille, la fameuse grille. Euh, on a ce problème-là avec les ordinateurs aux échecs. La grille? Oh, oui, bien, une grille d'analyse. C'est-à-dire, par exemple, vous connaissez peut-être cet exemple-là entre comédiens. Mm -hmm. Pour choisir un contrat, ça te prend deux affaires positives sur trois dans euh, est-ce que est-ce que tu fais de l'argent est-ce euh, que les gens sur le projet sont sympathiques est-ce que le projet en soi est intéressant artistiquement ou pour okay. toi ouais. donc ça t'en prend deux sur trois okay. si c'est un projet intéressant puis le monde sont le fun même si ça paye pas tu y vas ouais. ça paye le projet est intéressant mais le monde sont plat, tu y vas mais ça paye le monde sont plat, puis le projet n'est pas le fun Euh, ça vaut pas la peine. Okay. Euh, J'avais entendu le dire, ça paye, ouais, le ça paye en esti. Ouais, oui, est bon ça paye en esti. Oui, mais bon, c'est une autre chose. Oui, oui, oui. Mais vous voyez l'idée, là, ouais. complètement. Ouais. Donc, ça te prend... Tu sais, si tu as ta petite grille pour chacun de ces choix-là, ça prend quelque chose. De, ça peut devenir relativement complet. Okay. Euh, sûr. Oui. Le repérage. Faire des choix. Euh, tu sais, moi, je sais que ça me prend du temps faire du rap, euh, de faire des choix, je vais y aller la veille. Comme ça, quand on va arriver au cinéma avec mes amis, mmh. je vais faire « Hey, moi, ça me tente de voir tel film! » Tu veux dire « Prendre ma décision d'avance » ou « ouais. Je fais ça? » Tu as donné euh, un temps de réflexion supplémentaire ouais. Tu vas, ouais, tu vas va va va sur drôle. le site... Tu sais, vous allez au restaurant, on va sur le site Internet. On va checker le menu. Ah! C'est bon, c'est sûr que c'est bien. Je, je, je relance. Pourquoi pas essayer? Aujourd'hui, je suis mon instinct. Mm -hmm. Fait que tous mes premiers choix, je le fais. Puis le lendemain, tu oh. fais tes deuxièmes. Tu dises, oh, premier oh. choix que j'ai eu, je ne le fais jamais. Est quelle journée! Deuxièmes. Ou l'inverse. Oui, euh, ouais, tu fais tes deuxièmes choix la première journée puis tes premiers choix la deuxième... C'est <rire> es pas George dans <rire> Seinfeld? Je sais ah qu'on vit oui, souvent avec ça. oui, il fait tout l'inverse. Il fait l'inverse ouais. systématiquement ouais. de ses choix parce qu'évidemment, sa vie va moyen avec ses premiers ouais. choix. Puis, tout d'un coup, tout se met à Marseille. Ça une journée, ouais, incroyable, ouais, incroyable, Ça ouais. en Écoute, extra... Il fait l'inverse. Ouais, cette fille-là, je ne serais jamais allé y parler. Bonjour, euh, je n'ai pas d'emploi. Je suis au chômage, oui, ça. J'habite chez Évidemment, mais là, tu peux peut-être aussi travailler par procuration. Quelqu'un que tu admires, pour qui tu as du respect. Oui. Tu vois, ce gars-là, Colin, qui connaît ça, le cinéma. J'adhère à ses choix. J'avais ça aussi, dans le sens où... Euh, Il a aimé ce film-là, je l'ai aimé aussi. Le décideur du jour. Oui. Aujourd'hui, c'est Antoine qui décide pour moi. Plutôt, tu as une place, tu le te textes. Antoine, euh, soulier brun ou soulier noir? Brun. OK. Ah, ouais, ouais, mais tu es au resto puis il y a quelqu'un tu fait... Cette personne-là, a choisi toujours la bonne assiette. Tu ne mmh, sais pas, pas comment elle fait. elle fait. Ah, il a choisi ça. Ouais, je vais prendre la même chose que ouais. monsieur là-bas. Tu es content. Merci, bonsoir. Mmh, il se ouais. trompe jamais. Il y a moi, ma, moi, ma semaine... <rire> <y> a, <rire> ma semaine, moi, est déjà divisée en trois. Il y a les jours Antoine, les jours Jean-Philippe, les jours Fred. Ah. Et puis, ça va pas bien. Un jour sur trois. Pas si pire, ouais. Yeah. C'est qui, là? Est il, y a un, ouais. il y a des trois, c'est plus dur. non mais euh, Moi, je pense que une bonne solution serait de s'entraîner à faire des mauvais choix oh. et de ne pas les regretter. J'adore! C'est comme l'exposition des des, euh, des TOC, des troubles obsessifs compulsifs. Ouais, ouais. Ils s'exposent à ce dont okay. ils ont peur, puis ils voient l'anxiété monter. Puis ardescent fait que ça dédramatise le c'est ça, oui. ça tu pour rejeter la peur Oui. Tu serais Tu rejettes la peur. Tu euh, euh, choix. Ouais, c'est ça. Donc tu, tu Génial. Ouais. Fait que tu vas au restaurant, tu prends genre le foie de veau qui a l'air pas bon. Mais je veux le boulet cru. Cru. Bon, cru. Le sashimi de volaille. Donnez-moi le cru. Le sashimi de volaille. Mais ça ressemble un peu à l'idée de d'Isidier qui de, de, de prendre la bille. Des... Ouais, c'est ça. Ça en fait quelque chose de bien. C'est ouais. parfait. J'aime bien ce que tu dis Je vais manger à l'hôpital. Mais dans le pire des cas, tu vas découvrir des affaires. Ah ouais. Hum. Ah ouais. Tu vas pas savoir quest Fait des mauvais choix. <rire> en tout cas, tu vas peut-être t'assurer ouais. de choses que tu n'aimes pas. C'est important ça aussi. Plus jamais. C'est ouais. important d'essayer. Ouais. Mais faire des choix. Mm -hmm. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il mm. faut pas regretter, c'est tout. On va Lâche voir. pas. On va te voir sur Twitter? Ouais, ah ouais, ouais non. non. Donc, Dernier ouais, record. Twitter. il ah, y a Yves Doucet. Qu'est-ce qu'il dit? Choisir l'option la moins difficile à prononcer. Hein? Ah, Systématiquement? Pas Bah, je sais ça doit. Il y a ben, le rasoir d'Ocam aussi. Comment? Le rasoir d'Ocam? Ouais. OCAM, ce, ce philosophe euh, anglais, je pense. Non, mais il dit en, entre plusieurs solutions, mm. choisir la plus simple. OK. C'est essentiellement ça, le rasoir d'Ocam. Oui, oui, oui, ouais, ouais. Que la, la nature tend vers des solutions simples. Mais ah. on va souvent choisir par rapport à notre euh, plaisir, bien-être. Euh... Mm. Mais tu si t'as plusieurs solutions devant toi, la plus simple est probablement la bonne. Ouais, ouais, ouais, c'est ouais. ça qu'il disait, on câble. Ouais, cam. ouais. ouais. pas ça. Mais on, ouais, ça, on a une petite tendance à surer faire ça. ça fait peur, ça. on dirait que c'est comme... Ça va nous faire faire des choix paresseux ou... Euh, oui, les deux. Qui nous ouais. pousseront jamais plus loin. mais, non, mais efficace, paresseux, ouais. crise, opportunité... Oh! Mais, euh... <rire> mais si on essaie euh, d'hésiter tellement longtemps que on nous impose des choses ah non dégueu <rire> je sais c'est une solution mais ouais, moi je qu pense qu'on y est à ouais. moitié non ouais mais tu avec elle, la Laura c'est quelqu'un qui commande trop longtemps là, faire, là okay, hey. on est OK on s'en crisse Prends les croquettes Prends un burger Mais non, mais c'est ça. C'est rendu là. C est, c est, c est... Merci, Jean-Philippe. Ouais. Je savais pas comprendre. Merci. Merci. Ouais, c'est choix-là. Mais il y a un grand bout. Il y a du monde qui veut le décider pour nous autres. Ouais. Faut le dire, moi. Ah. Le monde, la publicité entre autres. Oui, je te pointe. ouais C'est moi. Je j'ai je je je je T'as choisi mon assureur, toi. Ah, ouais? J'ai hey, jamais choisi McDonald's, puis euh, j'y vais. Ouais, ok, je comprends ce que tu veux dire, oui. Mais non, mais tu sais, la publicité, dans... le conditionnement, le... ça, oui, ça c'est normal, ben non, tout le monde a ça, ouais. puis ben oui, ça, ça te prend, ça en prend ouais. plus. Écoute, prend je dis pas que c'est une bonne solution, je dis que c'est une solution. Oui, mais j'adore ça, vrai, moi. Vrai. Non, non, ça, le despote. despote. Ouais. Choisis, oui. je choisis pour vous. L'ordinateur, l'ordinateur, choisis pour moi. Ah. Le poulet au yogourt. Et ça, ça vaut une gorgée, hein? Ouais. une, gorgée, ouais. Ouais. Ah, ouais, une ouais, side ouais. joke, là. Ouais. ouais, faire des choix. Toutes les mentions d'un podcast précédent, c'est une gorgée. Oui. Ah, ouais. Si vous êtes capable de dire, en même temps que nous, les autres bois, mais pas vous. Oui. Très bon les autres bois. Ouais. <rire> oui. Les autres bois. Pas solo. J'adore ça. Avez-vous des solutions préférées, messieurs? C'est hey. vais faire là-dedans quelque chose. Moi, oui. Comment moi, euh, c'est ce que Fred a dit, m'a tellement allumé, c'est tenter un peu le mauvais choix ou le pire choix, ou euh, essayer de vivre en assumant les conséquences du pire choix possible. Et ici on dirait que ça, ça rend ce choix-là comme quelque chose de bon puis de bien, mmh. parce qu'il nous fait faire de meilleurs choix autour. Toi, ton choix de t'éloigner du micro comme ça... Là. Mais je parle plus fort, par exemple. <rire> Il a fait le pire choix. <rire> Et Voilà. Ah ouais, cagneau. Ça, tu peux boire. Ouais, ah, c'est auto-référentiel, ça fait un Non, ouais. mais puis j'ai gernif beaucoup de la mort. En fait, ah, fait, ça, ouais. j ai, j ai ah les allergies, hein? Ouais. Il mm. doit faire deux 3 trois semaines, là. Ah, ouais. Ouais, oui, ça devient aller mort. Puis ça pas l'air de passer cette semaine, là. <rire> je pense <rire> que la semaine prochaine aussi, <rire> hein, ouais. Euh... Ouais, pour moi, là. Ça va, ouais. ouais. Solution <rire> préférée, toi? Ouais. Tu qui tiré? Je te laisse ça, Antoine. Vas-y. Je pense. Je vais peut-être dire la même que toi. Chou Philippe. Tu vois? Ça. Choisir comme quelqu'un choisi qu'on apprécie. Non, Moi, l'idée du despot, je trouve ça intéressant aussi. Aujourd'hui, tu choisis mes affaires, puis ça permet ça, les textos. Ça permet de pas trop gosser la personne avec un téléphone pour lui dire, «Qu'est-ce que je mange? » La personne te fait. Mmh. Ça. J'ai poisson. Parfait. C'est pas sûr. Ouais, mais tu t'en vas deux, trois choix. Ouais, moi, je vais laisser, je pense. Ouais. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Bonne idée, Fred. Moi, ouais. un euh, d'or. Où on va en vacances? Ouais. Avec qui je m'en vais? Tu pèches son d'or. Aïe, aïe! Je m'en vais avec toi. Tu es encore vivant. Ouais. Tu pèches son d'or partout. Lui, il m'énerve, il y a toujours son d'or. Tout le temps, tu prends des d'or. Je vais prendre cette voiture-là. Mais non! vais aller l'abîmer. Bon, ça OK. Non, non, mais le hasard, des fois... En tout cas, je pense que... Sincèrement, moi, c'est l'instinct, tu le disais, le cerveau, c'est déjà... gens. Blink, mon gars. Blink. Blink. blink. Mais si t'hésites, vas-y pour le oh. Ou le pire choix. Ou tu 182 <rire> ouais, Blink 182 fois. Oui, Blink-182. OK, bravo. bravo. Ah, ça close. Ça close, la patate. Euh... Voilà. Hey, euh, <rire> vous avez des solutions pour Banjo? Hein? Oui. À qui on a imposé son, euh, son nom? Ouais. Banjo. Ouais. Despote. Banjo-Bouchon. Banjo Banjo Banjo Banjo euh, ben, bouchon Écrivez-nous sur Facebook et proposez-nous aussi vos solutions, vos oui. commentaires, vos, euh, euh, vos, vos problèmes. Cinq, cinq, cinq ou rien. Ouais, sur ce, iTunes Store. Un seul choix, cinq ou rien. Ouais. Là, il n'y a pas de choix. Pas de choix. 71 personnes ont dit 5. Ah oui? Personne a dit quelque chose. Mmh. Hey, C'est ça, là. C'est exceptionnel. Bon, vous êtes fin pour vivre. Allez-y, deuxième ouais, ouais, on fois. Oui, oui, ouais, faites un compte pour votre temps. <coughs> Puis allez-y. Voilà. Yay. Yeah. <rire> Fred, quoi? Vous avez un problème? Nous avons un podcast. Tu veux que je dise le mot de la fin? Non. Il vient de le Puis faire. Moi, je décide que c'est Mathieu qui le dit. Ah, ça, c'est ton choix, ça. Vous avez... m'a texté, m'a texté après Bonsoir. Vous, Vous avez... Vous avez... Vous avez...